Podcast, La première. La première. 11h midi le samedi. Bientôt à table avec Sophie Woods. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver fidèle au poste. Bientôt à table, c'est reparti pour une heure de gourmandise, de découverte et de papis en émoi. Les siennes se portent à merveille. Et moi, et moi, et moi, oui. Ça va, le moral. Bonjour Sophie, excellent. Merci. Il pleut aujourd'hui. Tu vas bien, les gouttes sont fines. Allez grave. au programme du jour, carlo ah. oui. Un voyage dans le temps, la cuisine de la Renaissance. On va en parler à l'occasion d'une exposition qui se tient en ce moment, un banquet à la Renaissance dans le cadre du festival Carolus qui se tient au Coudenberg à Bruxelles. Une page de l'histoire tout à fait fondatrice de notre cuisine. Ce n'est pas Pierre Leclerc, historien gastronomique, qui me contredira. Bonjour Pierre. Bonjour. Une période faste, on va l'entendre depuis l'usage des épices à la cuisine des produits du bout du monde. L'assiette de l'époque va vivre sa petite révolution. L'art de la table va se recodifier depuis les banquets fastueux de l'aristocratie à l'usage de certains couverts inconnus. Eh bien, vous allez nous proposer une plongée dans cette période historique. À vos côtés, Frédéric Honoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice du Coudenberg et vous accueillez donc cette magnifique exposition intitulée Un banquet à la Renaissance. Vous nous ferez découvrir tout cela. Nous parlerons aussi poivre carlo, une épice oui. omniprésente dans notre cuisine du quotidien, mais souvent réduite à sa plus simple expression ou à quelques graines standardisées pourtant c'est beaucoup plus que cela le poivre on en parle avec Anne et Jean-Vincent Véritaire artisan triturateur bonjour les amis bonjour du comptoir des épices On ne doit pas parler de poivre mais aujourd'hui, mais des poivres, hein, je pense que c'est ça. Hein. Oui, tout à fait, les poivres, il y en a une kyrielle et c'est intéressant aussi de pouvoir varier. Voilà un petit peu de piquant ce matin dans cette émission. Vos questions, vos réactions que sont évidemment les bienvenues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook Bientôt à table, la première. Bientôt à table sur la première. Mais où est donc passée la bonne frite C'est notre coup de pas. gueule du jour, car oui. cette semaine vous vous êtes fendu d'un post sur les réseaux sociaux, un cri de colère sur la qualité des frites proposées dans certains restos. Oui, pas tous, des bâtonnets qui voudraient à des frituristes d'être pendus par les pieds avant le bûcher. Ambiance. Ah, Sophie, <rire> chers invités, comme vous l'avez dit, je voudrais pousser un cri. La frite se porte mal. Oui, la frite, enfin, la frite dans nos restaurants, surtout les restaurants de la capitale. Oui, la frite dans nombre de restaurants bruxellois et même Oresco Reference dans quelques enseignes historiques. Oui, quelle amère constatation dans certains lieux dont chaque carrelage porte en lui l'histoire de familles endimanchées, venues l'espace d'un repas partagé, une tendresse transgénérationnelle soutenue par un plat bien classique, lequel ne pouvait faire vibrer ces mêmes familles qu'accompagnées de frites croustillantes à la bonne graisse de Oui, mesdames, messieurs, qui êtes aux commandes de ces titaniques chancelants, vous pourrez toujours accuser le piétonnier de vous vider de clients. Vous avez commis un laisse tendresse, un laisse culture, un laisse patrimoine, alors que pendant des décennies on vous a confié papy le dimanche justement le <rire> temps de lui changer son à l'aise. Pardon, oh pardon, pardon, pardon. Carlo Mépriser la frite, dans un lieu historique ou dans une néo-cantine néo-branchée, c'est un acte profondément anti-belge bien plus que de militer dans un parti séparatiste. Oui, je suis Amère. Car sans vergogne, avec assurance et aplomb, on m'a quelquefois trop souvent servi, pas plus tard que cette semaine encore, sous les lambris polis d'une institution vénérable de la rue des Bouchers, des frites, enfin un truc qui s'appelle des frites en garniture de plat à 25 euros. Ces frites, Sophie, vous l'avez dit, vaudraient à des frituristes qui oseraient les vendre 2,50 euros dans une baraque à frites d'être pendus par les pieds avant le bûcher. Sergio, vous vous souvenez, Sergio Moschini, la semaine dernière, que oui, nous recevions, chef, oui. me disait que dans sa bonne ville de Rebec, il est inconcevable de servir une morne frite. Sous peine d'excommunication, le mangeur de frites wallon ne pardonne rien. Oui, attention, paradoxe. Nous, toi, moi. Toi, l'ado qui bouffe au kick. Toi, l'étudiant qui se nourrit des pauvres frites du snack d'Urumpita, Pita. Nous sommes étrangement <rire> conciliants avec ces produits surgelés qui, pour ma part, sont déjà inacceptables à la cafétéria de la piscine, plus encore accompagnés d'une maillot en squeeze. Oui, oui, oui. Par contre, alléluia, praise the Lord, que, le monstre, que le monstre de spaghettis volant vous touche de son appendice nouillesque ou du mien, si vous voulez, on est un poil plus exigeant avec les friteries, oui Imaginez, vous allez à la friterie, Sophie, et on vous balance du surgelé. Et vous devez vous taper tout un cornet de frites sur le gelé. Vous allez aimer non. Bah non Et pourtant, au restaurant, le plus souvent, on gobe ces malheureuses frites sans goût, en les trempant dans la béarnaise du steak. Et souvent, il nous faut plus que quelques frites avant de constater que la promesse n'est pas tenue. Car la frite, c'est d'abord, pour la plupart d'entre nous, un souvenir. Le souvenir d'un croustillant, d'un goût et d'un moelleux à l'intérieur. Ça, c'est un copyright, Elena. Alors, on pioche, on repioche, on croit que ce que l'on Où de la frite Et ça n'en est pas, définitivement pas. Moi, la fausse frite, la frite de l'usine, ça me gâche tout. Ça me gâche l'américain, ça me gâche la sauce archiduc, en passant par les boulettes. Alors, Sophie, amis restaurateurs bruxellois, pas tous, il y en a où... Y et y pas en a que bruxellois, très, très hein, parce que même frites. en province, parfois, oui, ça, ça bug. Oui, mais apparemment, on demandera à nos amis ouais. liégeois. Mmh. Amis restaurateurs bruxellois, vive la frite fraîche, coupée maison. Pas rincer, Pierre Wainan ça fait 50 ans qu'il nous le dit de ne pas rincer les frites. Puis deux fois maison tonnerre. Bravo Carlo, applaudissons. Mais non. <rire> la frite, on le rappelle, c'est de la binge, on ne la rince pas une fois non. coupée pour garder l'amidon. La deux cuissons, une à 160 degrés, 8 à 10 minutes, une à 180 degrés. Euh, 4 à 5 minutes pour le, ouais, le, le croustillant et à la graisse de bœuf, c'est encore mieux. C'est encore même. mieux, mais bon. franchement, si, si on pouvait nous les faire déjà maison à l'huile, ah, on oui, comprendrait. Voilà. Bon voilà, c'était le coup de gueule du jour, les amis. mais cela dit on garde le moral. Hein, non, sûr. <rire> soyons vigilants <rire> sur la qualité de nos frites. On va peut-être ré faire réagir nos amis bah, liégeois. liégeois Moi, j'ai été ouais. dégustée pas plus tard qu'il y a deux semaines des boulets à la liégeoise à Liège et les frites étaient surgelées. Déception aussi, je dois le dire. Ah mais Jean-Vincent me prépare de très bonnes frites à la maison. Dans les restaurants, est-ce que le mange Le Liégeois, il est exigeant sur la frite et si c'est surgelé, il râle Ça dépend évidemment. Celui qui va manger un boulet bon marché rapidement, ouais. je ne sais pas s'il fait vraiment la distinction, mais si vous allez dans une maison, quand même, enfin une brasserie renommée ouais. et que vous dites ok, je, je prends un boulet parce que j'aime ça, vous exigez quand même d'avoir ouais, une frite aussi qui soit de disais, qualité. Qu on, est... on est moins exigeant avec les restaurants qu'avec les friteries. Voilà, c'est possible, oui, ouais, c'est possible. Voilà, les amis, un petit peu de musique pour l'heure avec Paul McCartney. Coming up et juste après, nous parlons poivre. Il est 11h15. Vous écoutez la première bientôt à table après notre coup de gueule euh, sur la frite. J'ai pris de la bonne ça frite. Ça va. <rire> Nous allons parler euh, du poivre et de la cuisine de la Renaissance. Deux thématiques qui finalement ne sont pas tout à fait euh, euh, antinomiques. Hein. Pierre Leclerc, vous êtes euh, historien de la gastronomie. La Renaissance, on parle forcément. Euh, Des épices, enfin, en tout cas dans l'inconscient collectif Est-ce que le poivre était déjà présent euh, ben, sur les tables de la Renaissance Bien entendu, ben, le poivre est présent dans la cuisine européenne depuis le 1er siècle avant notre ère. Ah, c'est pas vrai. Donc ça n'est pas récent. Oui. Euh... Mais pas sous forme de steak au poivre. <rire> non, non, non. Ni même avec des frites, <rire> Carlo. Et donc, à la Renaissance, ben, bien évidemment, le poivre est profondément ancré dans la culture alimentaire européenne. D'accord. Mais, Pierre, il est une épice parmi les autres, euh, son occurrence. Nous, si on fait, si on prend euh, n'importe quel cahier de recettes, livre de recettes, on va trouver du poivre dans 95-97% des recettes, mmh. hein, un peu de choses près, sauf peut-être dans les desserts. Mais en revanche, est-ce qu'à la Renaissance, il est une épice parmi toutes les autres épices, où on le trouve aussi souvent, genre, mettez du sel et du poivre Pas, pas aussi souvent ouais. qu'aujourd'hui. Donc, les, les réflexes culinaires au XVIe voilà. siècle ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, donc, les, les, les épices qui reviennent le plus souvent, c'est a cannelle et sucre. Donc on mettait du cannelle et du sucre un peu comme on met du sel et du poivre ah oui, aujourd'hui. Et, et, et on devait se dire, tout les gens qui disent ça aujourd'hui se disent, mais enfin, tout goûter la cannelle comme nous autres ouais. aujourd'hui, tout goûte le poivre. Bah, bah oui, bien entendu. D'ailleurs, les, les, les modes, il y a toujours eu des ouais. modes mmh. culinaires. Ouais. Et dès qu'il y a une mode culinaire, bah, tout le monde se précipite dessus. Mmh. Et donc, euh, le, le poivre, lui, euh, est quand même bien présent euh, mmh. dans, dans, les, dans, dans les recueils de recettes. Il se trouve toujours à la troisième, quatrième place. Mais il n'a pas la première place. D'accord. Alors on parle évidemment de, de cette Cuisine de la Renaissance à l'occasion d'une expo qui se tient en ce moment au Coudenberg. On est à, à Bruxelles. Coudenberg. Euh, on peut peut-être juste rappeler Frédéric Honoré, c'est l'ancien palais Absolument. Donc ce sont les vestiges de l'ancien palais de Bruxelles ouais. qui se trouvent en partie sous la place royale. On y accède depuis la place des palais, donc juste à côté du palais royal. Et là on découvre donc les vestiges du palais qui fut celui de Charles Quint notamment. Et donc, euh, parmi ces vestiges archéologiques à découvrir, il y a des vestiges de la cuisine, de la grande salle d'apparat du palais, Lula Magna. Lula Magna oui. Et donc, c'est en partie dans cette grande salle que se déroule l'exposition. Et puis ensuite, pour la partie objets et, euh, et, et, on va dire, objets plus délicats, euh, nous avons les salles du musée, où là, vous pourrez découvrir euh, des, les mets tout à fait étonnants, les viandes et plutôt les grands oiseaux qu'on consommait. Ah, oui. donc, euh... et on, on mettait les oiseaux dans les oiseaux, non C'était pas ça, il y avait, euh, je, je, je demande, peut-être peut Pierre peut nous aider là-dessus. J'ai vu ça je, dans certains vieux ouvrages, c'est qu'on farcissait des ronds avec des oiseaux plus petits ou des choses pareilles. Où oui, j'ai ouais, rêvé ça à euh, Il y avait une véritable cousine d'appareil, c'est ce qu'on appelait les, les entremets. Oui. Euh, et ce qui était. Très important. D'ailleurs, c'est au niveau des oiseaux, c'était quand même de représenter les plumages. Mmh. C'est Ce sont les plumages qui représentent l'aristocratie. Le parce que Voilà, parce ouais. que l'oiseau fait partie de l'élément de l'air, l'élément le plus élevé. Et par analogie, on considère que c'est l'aliment naturel pour l'aristocratie qui est la classe sociale la plus élevée. Donc le petit peuple mangeait plutôt des légumes et de la viande, c'est ça Voilà, et ça c'était un ordre, un ordre divin qu'il fallait respecter. Alors nous allons parler poivre euh, aussi dans, dans cette émission, on s'était dit que finalement ce serait intéressant de, euh, de, de, de créer cette, cette osmose entre ces deux thématiques. Le poivre avec Anne et Jean-Vincent Véritère, vous êtes artisan triturateur au comptoir des épices, on est à Stambert en province de Liège. Euh, le poivre pour vous ça ne veut rien dire parce qu'il existe une telle variété de poivre que, que c'est un véritable voyage olfactif et sensoriel hein, en fait Oui effectivement, des, du poivre c'est déjà, euh, bon. il y a le, le nigrum qui est le, le poivre noir qui se décline en plusieurs couleurs. Oui. Il y a d'autres poivres qui sont des cousins de ce poivre le plus courant, le plus commun que, que l'on utilise tous les jours, euh, qui sont d'autres variétés, le poivre long, le poivre cube etc. Donc on parle d'un petit arbuste en fait. Voilà, on, on, Lianne, ah non, on parle d'une liane. liane. Le, le, le, le, le poivre, mmh. oui c'est une liane euh, qui pousse dans, dans les pays tropicaux, vraiment entre le tropique, euh, les deux tropiques. Et euh, donc, il y a besoin de, de beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité pour, pour que ça pousse. Euh, et alors, à côté des vrais poivres, il y a aussi des faux poivres. Donc, euh, depuis très longtemps, les, les gens ont recherché, les, les hommes ont recherché des saveurs poivrées qu'ils ne trouvaient pas forcément dans le vrai poivre. Et donc, ils ont, euh, ils ont pris des, des, des substances, des, des, des plantes que l'on nommait poivre. Enfin, qu'il qu y avait la, la particularité d'amener un goût piquant, piquant sans être de la famille des ça, poivres. C'est ça, donc il y a le vrai poivre, le piper groom, voilà. et puis les faux poivres, mais enfin, le, leur dénominateur commun, c'est ce côté piquant en bouche. C'est d'amener du piquant. Voilà, c'est ça qui était recherché, ouais. et qui a été recherché par la suite, avec euh, notamment les piments aussi. Ouais. On dit que c'est Christophe Colomb qui aurait découvert le, le poivre de la Jamaïque, euh, Pierre Qui n'est pas, pas un poivre. Qui est qui, justement, justement pas un vrai poivre, en tout cas. Je, je ne sais pas si c'est Christophe Colomb, mais ce sont en tout cas les Qui oui, oui, c est c est ça, ça c'est voilà. clair. Et ce qui, ce qui est amusant, c'est que quand on, on ramène euh, le piment en Europe, ben, on l'associe au poivre et on l'appelle poivre d'Inde. Oui. Ah oui. oui. oui. Alors, alors, c'est amusant ça, ça... aussi de constater que chaque époque a aussi eu ses modes, puisque les Romains utilisaient plutôt du poivre long, c'est comme une grappe miniature, alors que finalement, par après, on va, on va mettre sur les tables le poivre classique que nous connaissons. Euh, oui, à l'époque romaine, on, on utilise les deux, le piper nigrum et le piper longum, ils sont, ils sont tous les deux attestés. Mais par ouais. contre, le poivre long, il est taxé alors que l'autre n'est pas taxé, ce qui voudrait dire qu'il a plus de valeur, euh, il y avait un peu un droit de passage. Le, le poivre qui avait justement une, une valeur économique, euh, tout comme les épices comme en le général, salaire, ouais. comme le sel, le salaire. Tout hein. à fait, c'était ouais. une, euh, une épice rare euh, mm -hmm. et donc forcément elle servait de monnaie d'échange. Euh, D'où le nom épice. Épice, oui, payé en Spéquence. épices. Speckiest. Oui, voilà, ouais. tout à fait. Oui, non, c'était extrêmement, extrêmement rare, extrêmement cher, donc... Euh, Voilà, moi, je... Qu quels sont oui, aujourd'hui oui. les, les principaux pays producteurs du poivre des poivrons en l'occurrence les principaux pays producteurs je prends ce premier pays producteur maintenant c'est le Vietnam oui. après il y a le Brésil aussi qui est un très très gros pays producteur puis viennent alors l'Inde, l'Indonésie Bornéo, enfin tous ces pays, avec chacun des caractéristiques qui sont plus spécialisées en poivre blanc, en poivre noir. Mais Alors on a pas mal de questions qui, qui nous parviennent concernant les couleurs du poivre vert, poivre noir, poivre rouge, poivre blanc. On parle de la même graine, mais traitée différemment, c'est ça Oui, donc euh, en réalité c'est vraiment une récolte, euh, on, va, on va étaler la récolte du poivre sur euh, toute la période euh, de maturation. Mmh. Donc si on récolte un poivre dont le, les grains sont à peine formés, donc ils sont verts, on va les sécher rapidement, on obtiendra le poivre vert, rapidement et délicatement. Donc on va éviter qu'il ne, qu ne fermente. C'est encore un poivre tellement jeune qu'il n'y a même pas encore le grain qui est formé à l'intérieur. C'est pour ça que le poivre vert est généralement un poivre très léger. Si on laisse maturer un petit peu plus, il va tendre du vert vers le jaune, on va le récolter à ce moment-là, on va le sécher, on va le laisser d'ailleurs fermenter. Comment est-ce qu'on va le faire fermenter ben Généralement, comme il fait humide le soir, on va le recouvrir de bâches et donc il va y avoir une micro-fermentation qui va lui donner cette couleur noire. Exactement comme le thé noir par rapport au thé vert, c'est exactement. exactement le mmh. même processus. Si on le laisse encore maturer un petit peu plus, qu'on le coupe et qu'on le met dans l'eau pendant une semaine à peu près, Il va y avoir un phénomène de ruissage qui va enlever la chair qui est autour du grain de poivre et on obtiendra le poivre blanc. Et enfin, alors là, ça c'est vraiment là, un petit peu comme les vendanges tardives, si on le laisse maturer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il devienne complètement rouge et qu'on le sèche à ce moment-là on obtiendra le poivre rouge mais qui a plutôt une couleur un petit peu plus bordeaux, assez foncée, un peu brune et qui lui est absolument extraordinaire parce que là on aura vraiment le parfum du fruit en plus du parfum de la graine. Une question qui nous parvient à l'instant, est-ce qu'il y a des différences entre les traitements industriels et artisanaux en matière de, euh, de maturation des poivres ici Alors, en Il y a d'abord déjà des, des traitements industriels concernant la culture. On a plusieurs de nos producteurs qui nous ont expliqué qu'on avait maintenant des, des, des situations où on se retrouvait avec euh, tous les grains de poivre qui étaient mûrs en même temps et des grappes super régulières, parce qu'on était mmh. intervenu chimiquement. Oui. Donc, euh, et donc ça, c'est un peu affolant, donc quelque part. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son fournisseur de poivre. Ça, c'est une première chose. Ensuite, des récoltes qui se font à la machine et effectivement, un séchage qui se fait dans des grands séchoirs à tambour. Donc ce n'est plus du tout une fermentation euh, à l'ancienne, classique. Donc on a des produits très différents. Je crois qu'il en faut pour tout, ça, tout le monde ça, et pour, pour tous les euh, goûts. Euh, voilà. Pour les grandes, grandes productions, hein, les grandes productions, notamment du Vietnam, c'est comme ça. Par contre, il y a encore des tout petits producteurs Euh, nous on, a, euh, on, a, on travaille avec un petit producteur sur l'île de Foucault par exemple mm -hmm. cette personne produit à peu près 700-800 kg de, de poivre ah oui. par an et on Bien travaille ça. tout à la main, on trie le poivre grain par grain, c'est absolument extraordinaire On peut peut-être parler de ce grain de, de Foucault euh, donc c'est un, un grain très très rare, hein. il n'y a, a que quelques Quelque pro producteurs, producteurs oui. qui, qui le travaillent, on peut peut-être en parler parce que justement là, on, qu on, on peut s'attendre à un piquant et là on a un piquant mais avec d'autres choses on peut peut-être faire une petite dégustation. Euh, alors vous êtes venue de. voilà que le Vous l'avez, oui. Alors on va peut-être goûter tous ensemble pour, pour un petit peu expliquer tout ce qu'on retrouve dans, dans, dans ces arômes. C'est très particulier. Il y a le blanc, et le, a et, le blanc et, le... et le. noir et le rouge. Donc il ouais. y a les, y a les, les trois couleurs. Euh, C'est la particularité de, de, de ce poivre. C'est un poivre qui pousse vraiment au bord de la mer. On peut peut-être tous goûter euh, ah oui, Pierre bah, Leclerc aussi. On, hein, je qu pense qu que. Passer. De l'eau, de l'eau. <rire> Donc racontez-nous ce poivre. Donc, c'est un, un poivre. Euh, donc, euh, là aussi, on va le récolter aux différents stades de maturation. Mm -hmm. Si c'est un poivre noir, on va obtenir un produit qui sera extrêmement piquant. Il est très, très concentré. Et ouais, le rouge aussi. Hein. Ah oui, oui, il est très, très. C'est un des poivres les, les, plus, les plus piquants qui ouais. soit. Donc, une très forte concentration en piperine. Euh, en poivre blanc, c'est un poivre qui a des parfums extraordinaires, ex très très muscadés. Vraiment, euh, on est là sur euh, l'exemple parfait d'une note muscadée dans un poivre blanc qui est vraiment un gage de qualité. Et pour le poivre rouge, là on va retrouver vraiment les fruits confits, euh, les, oui, oui. les légumes confits, les tomates confites et, ou, ou les pruneaux. C'est vraiment le, la chair euh, euh, sucrée qu'on va retrouver. Et la récolte se termine maintenant Donc okay. ils ont commencé à récolter en janvier là, et ils Pierre Leclerc a un malaise <rire> Alors euh, Carlo, dégustation J'ai fait, fait une erreur, j'ai commencé par le rouge ah oui. euh, euh, J'aurais dû commencer par le blanc Mais alors ça donne le, Sur le rouge, c'est piquant Mais ça reste très très fruité Effectivement, le côté Il euh, y a plus que de la muscade hein, Mais c'est difficile de décrire tous ces arômes Parce que le, le blanc est vraiment une palette aromatique Magnifique Et moi qui n'aime pas tellement la, la non muscade je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce poivre dans la béchamel de mes lasagnes ou euh, dans la, à la place de la noix de muscade justement dans mes asperges à la flamande parce que je trouve ça plus, plus raffiné parce enfin, que oui. la muscade ça, ouais. ça, c'est un peu comme la cannelle ça, après c'est bon ça, hein, ça peut... mais, mais ça écrase un peu ça ça plus. Écraser, ici, oui. ici il y a vraiment une, une subtilité donc tous les, tous les appareils toutes les farines frites on en parlait en antenne tout à l'heure liées avec, avec un velouté, un bouillon ou avec, avec du lait pour faire une béchamel vont sûrement adorer Ce poivre blanc et je me tais parce que ça brûle. Voilà. <rire> c'est un petit peu le, le, le, le piment euh, dans le piment de la Jamaïque. On va retrouver oui. par exemple une Mais note je... de girofle voilà. mmh. euh, qui sera aussi. beaucoup plus fine que celle qu'on va retrouver dans le. Oui, c'est ça. En fait, quand les épices, c'est comme le vin. Quand les épices développent d'autres arômes que leur premier arôme intrinsèque, c'est avec une subtilité oui. magnifique. Et ce qui est fou, c'est que cette épice, elle est omniprésente dans nos, dans nos assiettes. Je pense qu'il n'y a pas un repas sans, sans sans dans poivre. lequel il n'y ait pas de poivre. C'est la plus universelle. Et en même temps, oui. il, on le résume souvent à un poivre noir acheté en grande surface. On ne se pose pas la question, Tu vois, qu'est-ce qui déclenche comme. Pire, vous allez cuisiner plaisir, chez des amis. Pardon, je vous, oui. vous interromps, Sophie. Vous avez, ça m'arrive très souvent d'aller cuisiner chez des amis. Et puis je dis, t'as pas du poivre Et alors on me sort un mélange. Ah et alors oui. je fais à manger et je me dis, mais putain, tout excusez-moi, <rire> tout a le même goût a espèce de goût parfumé bizarre et ce sont ces ouais. espèces de mélanges qui parfois sont bons mais parfois sont ignables surtout qui... qui... Oh. Bref. Mais nous, mais nous mais on quand... ne va plus au restaurant sans emporter nos deux moulins de poivre. Ah toujours. bon On a notre moulin de poivre blanc et notre moulin de poivre noir. Voilà, C'est on... une erreur voilà. de la part des restaurants. Parfois, ils gâchent un repas simplement parce que le moulin à poivre à table est exécrable. Oui. Donc, est... il faut réhabiliter la qualité Tout puisque ce, ce produit est vraiment... Dans, dans la province de Liège, vous avez fait quelques amis à sortir. <rire> oui, Dégainez vos dites moulins. Voilà. Dites-moi, quelques questions qui nous parviennent. Les usages culinaires de ces différents poivres blancs, noirs, rouges... Euh, y a... Il y a différentes... Alors C'est amusant parce que nous, au niveau familial, ben, on a 7-8 moulins sur la table et chacun a un peu son coup de cœur suivant mm -hmm. le plat. Donc on expérimente aussi parfois des choses qui étaient censées ne pas aller ensemble. Donc ça, c'est très drôle. Et ça donne parfois de, des choses intéressantes, justement. Donc il ne faut pas non plus coincer un produit dans un seul usage. Par exemple, sur une bonne viande, Jean-Claude nous envoie un message. Sur une viande, quel type de poivre Qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner Ici, Rouge ou blanche Viande non. rouge qu'il va faire au grill, en l'occurrence Alors de toute façon, ce sera poivré en dernière minute, pour profiter vraiment des arômes, en tout cas s'il a un bon poivre. Moi, je suis plus poivre, pour les viandes, je suis plus poivre noir ou poivre mm -hmm. rouge euh, en, en dernière minute. D'accord. Voilà. Le poivre blanc plutôt sur des, des poissons ou... Sur des poissons, des, des sauces, euh, sauces, sauces euh, blanches, euh, purées, etc. Oui. Mais enfin, après, c'est une question de goût. Et encore une fois, si c'est un bon poivre blanc... Il se, mariera, il se mariera à pas mal de choses quoi. moi même dans un potage je préfère euh, une, euh, un poivre blanc mais un bon poivre blanc mais nous on est déformés en oui. poivre tout voilà. oui. Oui. <rire> mais bon, bon à savoir le poivre c'est en fin de cuisson parce que le poivre Ça en perd. cuisant perd tous ses arômes euh, Johan nous dit utiliser régulièrement le poivre long le piper longum euh, qui dégage de, de magnifiques arômes de violette et de guimauve oui. donc là par exemple c'est un poivre qu'on pourrait très bien intégrer dans les pâtisseries dans les desserts en l'occurrence parce fait. que le poivre on Aussi forcément aux plat salé. les mais... fraises, c'est la, la fraises, mode. Hein, il faut mettre ouais. du poivre sur les fraises. C'est ouais. les gens aiment ça. Mais par contre, le, le lungum, on, on, on le concasse au mortier. Qu'est-ce qu'on fait parce qu il, peut, il rentre il... pas dans le Peugeot. Hein. Non, non, mais il peut être intégré directement dans la préparation quand c'est une préparation en cuisson. Affusé. Parce que là, dans ce cas-là, il prend oui. vraiment tout son goût. Par exemple, le sobuco, oui, ça c'est magnifique. Très très bien, et ouais. également, il existe plusieurs variétés, dont une qui est euh, africaine et qui est légèrement fumée, ce qui est intéressant dans certaines préparations. D'accord. Mmh. Mais sinon, on peut le concasser. On peut le concasser. On peut, oui, on peut faire un poivre mignonnette avec du. Tout à, oh, tout, tout, à fait, tout à fait. Oh là là, je vais goûter un poivre vert. Ah, oh, ça, ça pique. pique hein. On l'a perdu. Oui, voilà. vous êtes, vous êtes... Oh. <rire> Il y a une échelle de Scoville. Euh, pour... alors, oui, alors oui, c'est oui, la oui, même échelle. Non, que non, que que non. Pour alors, justement, là, nous, arrache, on, on, ah. nous, on en a fait une. Euh, on a éclaté l'échelle de Scoville. En réalité, le poivre se retrouve au niveau maximum de son piquant, à peu près à hauteur du piment d'Espelette. Donc. À peu près à 2500, à 3000 unités de Scoville. Ah oui, donc c'est C'est pas 3000 Scoville, maximum. <rire> donc un ou deux Scoville sur l'échelle simplifiée euh, numérotée de 1 à 10. Un indif. petit peu plus haut. Oh, enfin, on l'a un petit peu. Oui, ah, On a éclaté la partie poivre. Donc c'est relativement faible. Si on veut maintenant avoir... C'est faible, sauf ce poivre vert du Kerala que je viens de goûter, parce que là... je Oui, c'est vrai, bon. ah vrai que c'est quand même... Et on a peut-être trouvé un truc, là, Sophie. Quoi, pour me faire mais... taire Non, allez, c'était pour rire. C'était était trop facile, je suis désolé. Non, mais J'suis si vous retirer. voulez me tuer, il faudra... Non, euh, non, a non, ça, oh là là, non ça, il en faut beaucoup plus. <rire> Mais donc, ça n'a rien de comparable wow. au piment qui, là, on est beaucoup plus haut, on va monter. Donc, le, à... le, le plus piquant des poivres, on n'arrive pas... Euh... Là, ça arrive à peu près à hauteur oh. du, du piment d'Espelette, ouais, qui est un est piment ça. relativement... Si je vois poivre wow. noir Vietnam-Madagascar, il est à 5 sur l'échelle simplifiée de, oui. de Scoville. Et euh, j'adore cette échelle de Scoville, ça fait malin quand on sort ça, je trouve. C'est vrai, tout à fait, alors que c'est bêtement une dilution euh, de... Du, de la préparation et le nombre de fois qu'on l'a dilué sans pouvoir goûter le oh. goût piquant. dites Sophie, c'est poivre vert qui vous a fait tousser comme ça Vous n'êtes qu'à trois sur le chien. Quand on va vous donner du habanero, vous allez fumer par les narines. Non, mais, je dois dire que celui-ci, vous confirmez, il est quand même très, très, très ah, piquant. Un Encore ouais. une fois, c'est un, un très bon poivre pas vert. C'est vrai que là, il est piquant. Mais ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos auditeurs Déjà, c'est de ne pas hésiter à sortir un petit peu des sentiers battus en matière de poivre et de faire ces, ces mélanges soi-même, mélanger pourquoi pas un poivre vert avec un poivre noir, ah. euh, voilà pour essayer de, de s'amuser de tout à fait de créer de des créations choses. ludiques, oui, oui, des créations ludiques. Alors euh, si vous deviez euh, Anne et Jean-Vincent Verita, parce que vous bougez beaucoup dans le monde à la découverte de ces petits producteurs, euh, nous faire découvrir quelques poivres exceptionnels. Je, je vous savez que ça pique encore, mais... <rire> mais c'est vrai qu'il est, il est, ah, est vif. Il arrache, hein Il est vif, il est vif. Quel, quelques petites productions extraordinaires. Alors, une quoi très belle rencontre. Euh, ici, récemment, c'est une rencontre avec le Japon, mmh. donc avec euh, les producteurs de chez Kanja. C'est un tout petit producteur. Euh, je pense qu'ils ont vraiment la même taille que nous. Donc ça, c'était une belle rencontre. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on est passé à la TV au Japon. Donc, euh, oh c'était un Oui, Cocorico <rire> Ils sont de la province de Wakayama, qui est oui. vraiment le, le berceau. Ah oui, mais Wakayama, ils sont très actifs aussi pour mm -hmm. la promotion oui, de, leur, à fait. de leurs exportations. Et, ouais. et ils sont donc... Euh, c'est un poivre de montagne, c'est ce poivre Sancho qui est dessiné... Mais c'est du San Sancho oui. Donc c'est pas, pas un vrai poivre Non, c'est pas un vrai poivre. C'est quoi le nom binominal euh, latin C'est piper quelque chose euh, Non, non, non. C'est du Xanthoxylium xan xan Donc, c'est un poivre qui a des épines. Donc, tout à l'heure, j'avais montré une branche avec des grandes épines, exactement mm -hmm. comme un rosier. Donc, c'est vraiment une famille botanique à part. Ce sont pas des vrais poivres, mais par contre, ils développent en bouche des sensations similaires, c'est-à-dire quand même des notions de piquant associées à de l'acidité, du fruité. Et c'est des poivres qui vont très, très bien aussi dans des jeans si toniques. Si, si on veut <rire> définir la, la saveur, la cinquième saveur umami, oui. en mangeant un grain de poivre, justement, sancho, de, de, de, de sancho vert, On a cette sensation, vraiment une ouverture de toutes les papilles en même temps. Quoi. Et les Japonais, ils utilisent ça sur, sur quel type de très préparation Très peu, uniquement, pratiquement, eux, sur euh, l'anguille. Ah oui. Et donc, à la limite, justement, il y a aussi un travail chez eux de faire mieux connaître ce poivre, parce qu'à la limite, euh, les, les Européens ont trouvé plus d'utilisation du, du sancho. poivre sancho ah oui. que ceux qui l'utilisent chez eux, traditionnellement. Je on nous envoie un petit message via notre page Facebook. Euh, il, il a un poivrier de Sichuan dans son jardin qui s'adapte très très bien au climat. Mais mais nous, le étonnant. notre est fleuri pour le moment. Nous aussi. Ah, oui. C'est non et, vous... vous... et donc, et donc, et donc vous allez récolter géant. les, les grains et vous oui. faites sécher vous-même Comment vous faites un... alors Ici, c'est la première année qui fleurit parce que je l'avais déplacé. Il n'était sans doute pas bien mis, mais c'est vrai que ça supporte le gel. Ah bon euh, il faut... Ici, on a discuté pas mal chez Kanja. Ils ont finalement un climat qui est plus Comme chaud le... que nous l'été, ah. assez humide, donc je crois qu'on va bientôt y arriver. Mais finalement, au niveau du gel, ça résiste tout à fait bien chez nous. Pas mal de réactions d'auditeurs qui nous disent Bon, c'est vrai que. On va souvent en grande surface, essentiellement, acheter nos, nos, nos petites courses, faire nos petites courses. Où est-ce qu'on peut trouver d'autres poivres, justement Où est-ce qu'il faut aller, au, au fond, dans des épiceries fines Oui, dans toutes les pas Des produits ça, comme les produits de, de, de la famille véritaire, on les trouve dans, dans des épiceries fines, dans des, des commerces plus importants. Bah, mm -hmm. Je crois également qu'il y a pas mal d'artisans, même oui. sur les marchés alors, aussi, oui. qui peuvent faire, permettre At de faire goûter. Attention aussi, ouais, sur les marchés, moi, il y a un truc qui m'agace, ça vous agace sûrement encore bien plus que moi, c'est les épices en vrac. non ah, euh, en vrac rien, À l'air. Ah, ça, voilà. c'est juste pas possible parce que le, le, le, les parfums s'évaporent euh, forcément. Fait, il faut protéger, c'est comme le café, il faut que ce soit protégé. mais c'est un peu, j'ai envie de dire, euh, di enfin, vous connaissez mieux le, le commerce, mais c'est un peu comme euh, pour le vin ou pour le café finalement. On est tout à fait dans les mêmes... Euh, dans les mêmes euh... Dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire un petit peu confiance parce qu'effectivement, on est obligé de faire confiance aux producteurs, en l'occurrence ici, euh, vous, pour l'approvisionnement. Parce qu'on n'ira jamais voir, enfin si on ira peut-être accidentellement voir, mais on ne peut pas savoir si c'est propre, s'il y a eu des pesticides ou s'il y a ce genre de choses. Il n'y a pas énormément de certification dans non. le monde des épices hein, et, euh, et donc il faut euh, faire quelque part confiance. Aux, aux épiciers dans votre, voilà. de, dans votre genre qui après transforment et triture, euh, triture les épices Mais... le, le, effectivement tu as raison parce que le gros problème c'est dans, dans les épices on peut par exemple trouver des produits bio qui viennent de Chine Moi, je n'ai qu'une confiance très très relative là-dessus mmh. parce qu'on n'a aucun contrôle, on ne sait pas oui, du tout. On sait, aussi, on sait aussi que des, des certificats de, dans ces pays-là s'obtiennent autrement que, que par des, des voies normales. Donc, il vaut parfois beaucoup mieux aller vers des petits producteurs qui, malheureusement, eux n'auront pas de certificat ni bio ni fair trade puisqu'ils sont trop petits. Mais, mais, par mais contre, vous, pense quoi, vous pensez quoi, et c'est une question qui nous parvient un instant, de, de ces poivres vendus en supermarché Est-ce qu'on a quand même affaire à la qualité ou pas Oui, mais par contre, ils ont perdu leur âme dans la mesure où, en général, les grandes entreprises vont acheter des lots, vont mmh. mélanger oui, l'ensemble le des café. lots pour une qualité qui sera standard. Ah, donc c'est du mélange, forcément. C'est comme du le mélange. café, en fait cacao. Voilà, oui. on ne vous dira pas, oui. c'est un poivre de Sarawak, c'est un poivre de Muntok. En général, euh, on, va, on lisse pour obtenir oui. une qualité et surtout un prix qui sera acceptable. Donc on va mélanger un Brésil avec un Africain. D'accord. Euh, Vous ne savez pas ce que vous. Donc il n'y a de pas, de pas cette notion de cru et de terroir, et de terroir, dans, de terroir dans, ces, dans ces poivres de supermarché. Une question qui nous parvient sur le poivre Sarawak. Qu'est-ce qu'on peut en dire parce qu'il est très connu en tout cas de, de, de renommée, mais on parle de quoi finalement le, le poivre, enfin, la région Sarawak est surtout connue pour son poivre noir. Il y a aussi oui. une production de poivre blanc, mais qui est un petit peu moins connue. C'est un, un, des, un des poivres classiques, c'est vraiment le bon poivre classique de, de tous les jours, mais un bon Sarawak, c'est vraiment extraordinaire. On va avoir des, des parfums à la fois résinés, citronnés, euh, mmh. de pain, c'est vraiment le, le, le poivre de base, mais très bon. Quoi. Donc, euh, oui, à ne pas... À ne pas négliger en tout cas quand Avant, on avant de, de laisser la parole à Pierre Leclerc et, et Frédéric, Frédéric Honoré sur la cuisine de la Renaissance, je voudrais juste qu'on évoque brièvement un poivre. Euh, c'est un Sancho. Uh, Carlo, vous l'avez peut-être devant vous. Euh... Alors, lui, c'est assez exceptionnel ouais, a, parce a... qu'en le croquant, on a d'abord une, une note saline, ouais. puis le citron et un petit fond de, de piquant. Mais ce n'est pas ce qui vient forcément en premier en bouche. C'est incroyable! C'est oui. quoi ce poivre Sancho que vous nous avez apporté là Mais ça, c'est un, un poivre Sancho qui a été lyophilisé. Ce n'est pas le elle... même que tout à l'heure. Donc euh, celui-là, on peut le manger, on peut le croquer. D'abord, il est un peu moins piquant et en plus, il n'est il il pas dur comme un grain euh, oui. de, de Sancho classique qui est un petit peu plus difficile à manger. C'est incroyable. Euh, donc par exemple, ça, c'est extraordinaire dans un jean par exemple, ah, parce oui. que ça va amener Le, le côté citronné, mmh. fruité et, et légèrement poivré. Et puis après, on peut le manger. Donc Ça, goût, vraiment... de, ça a le goût du curitaille. Et alors, c'est très drôle parce une, que... Dans une baie, on a l'impression de, de ça, ça, ça évoque un, un plat au curry vert. Ouais. Oui, ouais, c'est ouais, le côté acidulé. Ouais. C'est le lemon de grâce C'est ouais. assez fou parce qu'on en parlait en antenne en dégustant ces poivres en grains, là, comme oui, ça. ça va anesthésier. Non, alors, non, ce, non ça n'anesthésie pas ça forcément vient. la bouche. Mais toutes les parties de la langue fonctionnent à des moments différents. Là, avec ce poivre sancho, j'ai vraiment le... L'avant de la langue qui, qui, qui capte moment... l'acidité, c'est incroyable. Hein tout, à fait, tout à fait. Oui, oui ça, en oui. somme, ça a le même effet que le glutamate, mais en, de fou, manière ça. naturelle. Donc, c'est parfait, ça ouvre les papilles. Exactement. Oui. Voilà, en tout cas, les, les poivres, il faut aller à leur découverte. À aller vers ces, ces producteurs, ces, vers ces artisans triturateurs comme vous, le comptoir des épices. On organise très régulièrement des ateliers, notamment des ateliers dédiés au poivre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur notre page Facebook et sur le site la référence pour obtenir ouais. tout ça. Et on va vous, vous faire emporter aussi en, en passant quelques colis de dégustation de ces poivres du bout du monde et sélectionnés avec beaucoup d'amour. Un petit peu de pub, les amis. Juste après, nous parlerons de la cuisine de la Renaissance avec ses fastes et ses agapes. Ouais. 12h midi, bientôt à table sur La Première, avec Sophie Moons. Allez, nous, allons parler, nous avons parlé poivre à l'instant, nos papis s'en souviennent, hein, Carlo oh Nous oui. allons à présent nous intéresser à la cuisine de la, relais, de la Renaissance à l'occasion d'une très très chouette expo qui se tient en ce moment euh, au Kudenberg. On est donc à Bruxelles, hein, Frédéric Honoré, vous êtes donc la directrice de Skoudenberg. Euh, cette exposition, c'est un banquet à la Renaissance Là, on va découvrir tous ces fastes de ces banquets. C'est l'image du Seigneur et de ces aristocrates qui en dépend. Il faut briller, il faut donner envie et montrer sa, sa superbe, sa puissance. C'est vraiment ça, un banquet à la Renaissance. Absolument, hein. un banquet, c'est pas uniquement s'attabler pour déguster des mets extraordinaires. Alors Il y a aussi ça, mais c'est aussi avant tout un acte politique. On est là pour impressionner. Alors, on impressionne à table, mais on impressionne également par le décor. Donc, on... on, on On part les murs de, de, de ces plus belles tapisseries, on dresse les tables de manière extraordinaire, et puis on joute, on fait venir des artistes. Donc vraiment, c'est un ensemble de festivités que ce banquet. Ça dure sur plusieurs jours, si pas plusieurs semaines et parfois plusieurs mois. Et, et donc le fait de se retrouver ensemble à table pour partager des mets, des mets impressionnants, des mets mis en scène, des mets scénarisés, ça n'est qu'un moment des festivités. Oui. Alors Pierre Leclerc, vous êtes historien de la gastronomie. On va d'abord parler de ces agapes bachiques de l'aristocratie. De la Renaissance, il euh, y avait un raffinement euh, qui va euh, euh, arriver à l'inverse de, de ces banquets de, de, du Moyen Âge, où c'est peut-être un petit non, peu non, plus... Oui, oui, non, non, ça, il faut, il faut arrêter avec euh, ces, ces, cette imagerie complètement fausse. Ah. Euh, Les élites ont toujours mangé d'une manière extrêmement raffinée de Babylone. Ah. Parce que c'est pas l'image qu'on en a quand on, quand on bah, imagine quand on les, les banquets du Moyen-Âge. <rire> on, on, on imagine toujours cette histoire de la, de la cuisine comme une histoire qui part d'une, cuisine forcément rustre ouais. euh, pour arriver au degré de, de, raffinement. De, de raffinement extrême qui est le nôtre. Mais non, pas du tout. Chaque cuisine est intégrée dans une culture ouais. et, euh, et les cultures changent. Donc mmh. les cuisines changent. Alors on regarde toujours les cuisines du passé avec notre regard de contemporain, mais mmh. ça c'est une erreur. Il faut regarder ouais. les cuisines du passé mais, avec mais ce, le regard de l'époque. Cette image peut-être fausse vient peut-être de l'idée qu'à la Renaissance, on parle forcément de cette influence italienne, de ce raffinement... Euh, euh... Oui, C'est peut-être euh, ça qui, qui, qui fausse le, la vision qu'on a de cette cuisine, non bah Oui, déjà le terme de renaissance fausse ah oui, un, peu, un peu les choses aussi. Euh, en fait, il y a effectivement il y a des, des changements qui, qui, qui se font au niveau de la cuisine euh, à l'époque de la renaissance. Par rapport à, donc, aux, aux recettes de cuisine qu'on connaît euh, du Moyen-Âge, euh, on, on va dire qu'on classifie un peu les choses, mmh. on met un peu d'ordre euh, dans la cuisine et... Euh, Des épices comme le sucre, oui. le sucre qui était une épice considérée comme les autres au Moyen-Âge, commence à avoir un statut particulier. Et ça, c'est assez important parce que ça annonce quelque chose de très nouveau euh, au, au XVIIe siècle. C'est l'apogée de la pâtisserie, la Renaissance italienne, la pâtisserie euh, italienne Je, je ne dirais pas que c'est l'apogée de la pâtisserie, mais le, le sucre qui était utilisé avant comme euh, absolument toute les épices, commencent à avoir un statut particulier. On va euh, associer euh, le sucre à certaines épices, ce qu'on ne faisait pas avant. On associe le sucre à la cannelle, on associe le sucre euh, au safran, on associe le sucre au gingembre. Mmh. Donc il va y avoir une certaine codification de la cuisine au niveau de l'utilisation des aromates. Et euh, que se passe-t-il au XVIIe siècle L'époque où on va où les français vont abandonner le sucre ils vont abandonner le sucre avec toutes les épices qui lui sont associées et ça c'est la fameuse séparation du sucré et du, et salé, du salé qui n'existait pas avant. Donc la renaissance est une un première peu... étape de cette séparation du sucré Pierre, et du salé. Cette séparation sucré-salé, elle est typiquement occidentale. Finalement. Oui. Elle est typiquement encore, française c'est une oui. exception culturelle oui. française. france. Si regarde... Vous voyez l'Asie en euh, met voilà. du sucre dans les mais, préparations. Mais, mais même chez nous autres, on a gardé plein de sucré-salé, nos carbonates ouais. flamandes nos à la Exactement, mais alors nos, nos, en... nos, pêches, ah. nos pêches au thon et autres. Et puis, puis l'exemple parfait, c'est que le, le Belge, lui, n'aura pas de difficulté à mettre une compote à côté de son steak. Et ce son qui, boulet, en France, oui. est oui. beaucoup moins évident parce hum. que cette séparation du sucré et du salé est beaucoup plus profonde en France oui. oui, qu'ici. Qu alors, on est, euh, on est dans une période très importante aussi au niveau de, des arts de la table, la Renaissance. C'est l'apparition, par exemple, de la fourchette qui nous vient d'Italie. C'est ça Alors la oui, alors Catherine n'a oui, absolument rien à voir là-dedans. Bon, enfin, mais, mais, on, on m'a dit que Catherine était, qu était quand même là pour... Oui, la mais a, fait, Catherine de Médici, si, si on lit les textes, elle a inventé toute la cuisine française <rire> en amenant ses soi-disant cuisinés ita italiens ouais. euh, à la cour de France, ce qui est complètement faux d'ailleurs. Non, euh, En tout cas, dans les, dans les sources historiques, euh, on ne retrouve rien concernant euh, la cuisine, dans les sources historiques. qui. C'est Catherine de Médicis. Elle a vous Donc il, faut, mythe, là. il faut arrêter ouais. euh, avec ça. Euh, L'histoire de, de la fourchette est une histoire très compliquée. Mmh. Très compliquée pourquoi Parce que bon, il y a des sources archéologiques, on retrouve des fourchettes, il y a des sources historiques, on parle de fourchettes dans les textes, mais on ne sait presque jamais dire, pour les périodes les plus anciennes, presque jamais dire à quoi elles servaient. Ah, oui. Donc on, on sait bien que les Français utilisent la fourchette au XIVe siècle, les aristocrates français utilisent la fourchette au XIVe siècle, mais là par contre, on a des précisions, on sait que c'est pour manger euh, des fruits confits. Donc c'est en dehors de la table, c'était les épices de chambre, celles qu'on mange en les bout de, heure, de après mmh. le repas, et donc Ils utilisent la fourchette pour aller piquer dans le fruit confit et, euh, et manger ce fruit confit. Maintenant, dans les textes, moi, je, je suis tombé euh, dans des textes notariés euh, euh, du XVIe siècle liégeois, où on nous parle deux fourchettes dans, dans, dans, dans les avoirs de, de, de telle ou telle personne. Mais je dis, oui, parfait, il y a une fourchette, mais à quoi, à quoi sert-elle Était-elle ouais, sert, ouais. utilisée à table S'agit-il d'une fourchette de, de cuisine Parce que ça, depuis l'époque romaine, on en a. Bien sûr. Euh, on, on, on, on ne sait pas trop. C'est encore C'est une histoire ouais. con, euh, très complexe, et l'histoire de la fourchette mérite une bonne synthèse historique hein, que tous ouais. les spécialistes ah, donc, mettent <rire> voilà, Mais, mais cela dit, euh, donc on parle là de ces banquets euh, fastueux, de l'aristocratie, euh, gérisse par un maître queux qui est vraiment le, disons, le, la, la, la main et la, la, le chef d'orchestre de toute cette euh, brigade euh, de cuisine euh, véritablement mais cela dit, que, comment ça se passe la cuisine de la Renaissance pour les classes laborieuses et populaires, on mange quoi et, et On mange forcément se... beaucoup euh, moins bien on va dire Donc, oui, selon les critères de l'époque et selon les nôtres aussi euh, disons que c est, c est, dans, dans, dans, dans, dans la classe sociale plus basse euh, on va manger essentiellement des végétaux Mmh. Ça, c'est clair. On va manger un peu de viande, mais pas beaucoup. Disons que les producteurs à la campagne, euh, les producteurs préfèrent vendre leurs produits de qualité. C'est bon, ils sont. Euh écrasés par des, des, des, des taxes etc. Donc ils doivent avoir des rentrées. Donc ils vont vendre ce qui produit de qualité au 15e, 16e siècle. Qu'est-ce qui est qu y a de qualité C'est la volaille. Mmh. Que, les ce sont... mangent, que, les, que les seigneurs mangent évidemment. Oui. Que les seigneurs mangent, qu'on mange en ville. Et parce que ce sont La chasse euh, la, la, la chasse quand, quand, quand ils ont accès à la forêt, parce qu'à cette époque-là, il y a quand même une grande partie de la forêt qui est privatisée, donc euh, les, les paysans n'ont pas accès. Mais alors les, les, les, les bovins qu'ils qu élèvent, ben ça, ça va être vendu aussi Alors, On parle toujours des seigneurs, mais c'est surtout à la ville. C'est surtout à la ville. C'est ce sont, ce sont les, les... la ville qui, qui, qui réduit en esclavage la, la campagne. Euh, à, au Moyen-Âge, à la Renaissance, euh, le travail principal des municipalités d'une ville, c'est d'approvisionner la ville en euh, produits de qualité. Parce qu'un citadin ne veut pas manger comme un paysan. Ça, C'est extrêmement important. Et, et donc, si, le, le, si la ville n'est pas approvisionnée correctement, ben les autorités municipales risquent la révolte. Et euh, oui. on, a, on a encore au XVIIIe siècle, on a encore ces cas de révolte parce que, euh, manquant de blé, on proposait des pommes de terre euh, aux citadins. enfin, bon, nous ne enfin, sommes ni horrible. des paysans, ni des cochons. Et donc, <rire> Et là, oui. donc ça c'est vraiment très très important pour comprendre l'alimentation la, la, paysanne de l'époque. Ils ont des produits de qualité sous la main, mais ils ne les mangent pas, ils les vendent. Ils les vendent. Mais il y a un proverbe italien qui dit, ne dis jamais aux paysans, euh, combien c'est bon de manger des poires et du fromage ensemble, c'est-à-dire le secret de la cuisine et le secret du bon produit doit rester dans les mains du Seigneur, c'est horrible hein, ce, ce proverbe mais euh, ça résume bien ce qu'il qu se disait, je ne sais pas de quand il date mais il doit dater de cette époque-là Oui, exactement, et alors au, aussi au niveau de, de, de l'alimentation paysanne il y a quelque chose de, de, de très important mais dont on ne se rend absolument plus compte aujourd'hui c'est l'histoire de la Grèce donc la, la Grèce au XVIe siècle elle est rare très recherchée mm -hmm. et elle n'est pas accessible aux paysans. Ouais. Ce sont les riches qui ont accès au grain. Donc on peut faire une petite réflexion euh, sur l'histoire de la ah, Renaissance. <rire> mais c'est magnifique cette ouais. réflexion parce que maintenant quand on voit que, les, que ce sont les riches qui ont peur du grain. <rire> <Voilà>. <rire> donc on a un petit peu évolué hein, dans, dans les us dans les et, et coutumes a la de, de la cuisine. Exactement. En tous les cas, si on veut en découvrir un petit peu plus et beaucoup plus même sur cette cuisine, sur les us et coutumes culinaires euh, de la Renaissance, donc, il y a pas mal donc, de choses à découvrir en ce moment. Donc Cette exposition Frédéric Honoré, un banquet à la Renaissance donc là on est vraiment sur les tables de la haute société, hein. tous absolument. ces fastes c'est absolument magnifique, il y a une grande esthétique hein, aussi dans, dans tous ces banquets euh, il y a aussi demain une grande journée des Family Days où on pourra découvrir une foule de choses, avec notamment des démonstrations culinaires de la cuisine d'antan c'est ça Alors tout à fait, c'est clair qu'on ne peut pas se permettre de faire déguster et participer le public à ses préparations pendant toute la durée de l'exposition, mais demain donc le 5 juin Nous aurons donc un banquet et un buffet qui sera proposé donc par un spécialiste donc de, de toutes ces préparations historiques qui s'appelle Yves Cousin. Ah ben il est connu, bien, bien sûr, voilà. le Loup Blanc, voilà ah ouais. dans, ce donc, dans le monde de la gastronomie historique. Donc il, il nous aura il nous aura préparé donc toutes euh, toutes des recettes toutes des euh, toutes toutes des préparations qui euh, qui qui sont inspirées qui sont euh, directement euh, conçues sur base des recettes anciennes. Donc on euh, vous pourrez expérimenter ce salé sucré ces saveurs tout à fait étonnantes Euh, dans les chapeaux en potage de Hongrie euh, qui, euh, qui mélangent des saveurs de volaille et des saveurs sucrées. Mmh. Euh, et puis nous aurons aussi euh, un workshop culinaire, donc ouais. avec euh, l'auteur d'un livre qui s'appelle SMAC et qui viendra vraiment animer euh, un, un workshop culinaire. Et là vous pourrez préparer euh, par exemple de la dinde aux framboises. Oula! Donc euh, voilà, quelque et chose à très Et ça, euh... ça se passera où ça Donc racontez-nous brièvement. Alors au Codenberg, donc ouais. c'est l'ancien palais de Bruxelles et mmh. on rentre par la place des palais, donc dans le quartier royal, juste à proximité du palais. Allez-y, en famille, c'est gratuit pour les enfants, c'est ça Alors, c'est gratuit jusqu'à ouais. 18 ans. Ah, bah ah oui, bah on est toujours des enfants. 6 euros en oui. prix plein, donc là, Mais vous aurez... Très, très chouette. En plus, il va faire moche, il va pleuvoir demain, donc allez-y, c'est une vraie... On va découvrir aussi les vestiges de cette eau-là, Magna, ça va être absolument Oui, vous pourrez tirer magnifique. à l'arbalète, vous pourrez danser, vous pourrez... Manger Vous initier voilà. aux instruments de la Renaissance. Nous mettrons évidemment toutes ces informations sur le site La Première et sur notre page Facebook. Vous avez été très nombreux à réagir aujourd'hui, merci beaucoup soyez toujours les bienvenus sur notre page Facebook hein, tout au long de ce week-end avec le podcast qui va s'afficher car la semaine oui, prochaine nous parlerons oh, un peu de soleil, de cuisine provençale ah, oui bon. et je vous donnerai même la recette préférée de la princesse Caroline de Monaco que si pas vous voulez tirant. la connaître eh bien ce sera samedi, même heure, même chaîne et puis on parlera Ah, ah ouais, forcément. Ah. Oui. voilà les amis, soyez heureux gourmands Le moral, on faut le garder malgré le temps. Non, non, hein, tout de bien. toute façon, au-delà de, de cette déprime, c'est indécent. <rire> bon, non. Tout va bien. Voilà, c'est vrai, mes amis, la météo, les infos, en et transversales. Ça. Merci beaucoup à tous pour ces jolies découvertes et gourmandes ça. et épicuriennes.